Colle, tire en bateau, jusqu'à Pékin dans ton sabot. Ah mesdames, ah mesdames, voilà la Chine, quel joli programme. Mais ce voyage, nous le ferons quand, quand les couleurs les auront des dents. Amstram, gram, Amstram, gram, piquez, piquez, collégramme. Si tu t'y colles, tu changeras de main. Tous les cailloux en petit pain. Ah mesdames, ah mesdames, sur les. Quel joli programme! Mais ce miracle, nous le verrons pas, quand, quand les couleurs ont des dents! <musique> amstram, gram, amstram, gram Piquez, piquez, collez, Si tu t'y colle partout, tu verras! Part avec des pièces en chocolat! Amen, ah, dames. Les poules auront des dents Amstram Gramm, Amstram Piquez, piquez, collez, gramme Si tu t'es demain les parents Seront plus sages que les enfants Ah mesdames, ah mesdames Pour le monde, quel joli programme. Et programme Zie je